Allô Allô Oui, bonjour madame, c'est ma mon opérateur téléphonique. Est-ce oui, que bonjour, bonjour est-ce que je peux parler avec la personne qui s'occupe des factures internet chez vous s'il vous plaît Ah, je crois cette facture internet, non, ça doit être une erreur madame. On n'avait pas internet chez vous madame Non. Ah, on n'a pas d'ordinateur. Non. Ben, excusez-moi de vous avoir dérangé alors. On vous aide cette nuit de. Madame, on a une fille à deux. Eh bien, je vous, euh, je vous souhaite beaucoup de succès, présente, parce que ça vos... doit être un métier stressant. Merci à vous, madame. Et je vous souhaite beaucoup de chance. Bon, oui. Moi, je suis une vieille dame et aveugle. Eh bien, je vous souhaite... Euh, malheureusement, moi, je suis en fin de vie, mais je suis encore heureuse de vivre, vous savez. Oui. Oh. Mais je sais que c'est un métier très stressant pour vous et que vous êtes probablement aussi... Euh, J'espère que vous ne vous pas exploitez, mais enfin, c'est très dur. Alors, par amour, je vous laisse pour que vous oh, ayez d'autres... Si je passe si je passe avant une personne comme vous au moins une fois pas moi je vais être la femme la plus heureuse sur la terre. Et eh bien mais alors je vais vous poser une autre question personnelle Dis parce quoi? que vous êtes tellement gentille et souriante parfois est-ce que vous êtes, êtes nord-africaine Euh exactement. Euh Bien assalam aleykoum ça mon enfant. Ah, assalam aleykoum. Wa aleykoum salam Haja. Ah. Je m'appelle Edith et mais en arabe c'est comme si on disait Mustafa. Exactement. Vous êtes cousine maman Oui oui, c'est ça. Eh bien, mais moi, je vais encore comprendre, dites, c'est bon de votre part, ça va vous faire plaisir. Oh non non. Je suis une dame de 76 ans, bien blanche, bien belge et euh, euh pas musulmane, mais j'ai à 52 ans, j'ai fait 4 ans d'arabe, c'est déjà mis à ULB à Bruxelles. Ah d'accord, ne vous en vous apprendre un, un, un, le coussa. Coussa, le coussa. <rire> et euh mais je vais vous dire, mon enfant, je ne suis pas musulmane. Prenez oui. tout mon cœur, je vous dis. Ashradu Allah, ilaha, illa la, wa ashradu anna hamadam al-soura. Konella, t'en pas dronkër, hein, vous savez? C'est beaucoup pour vous, hein? Eh bien, est-ce que vous permettez, mon enfant, vous dire que tout le monde n'est pas fanatique, parce que moi, mon maïs est décédé, et comme j'avais appris l'arabe, je lisais le poran, le peu plus rien ici, maintenant. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est l'asoura sal-pahraha. Vous lisez le Coran Oui, bien sûr, madame, c'est normal. Eh bien, vous savez, ça m'a beaucoup aidé, mon enfant, parce que je lis la Bible, je lis des choses bouddhistes, je lis le Coran. Mais quand on vous dit, qu'on vous assure que Dieu ne vous fait pas porter plus que vous ne pouvez porter, parce que parfois j'étais désespérée. Et ça m'a beaucoup aidé. Vous avez une très belle religion. Euh, seulement, il ne faut pas tomber dans le fanatisme, dans rien, dans rien. Voilà mon enfant a ah, dit bâti a vécu avec, habibati, oui, avec, oui, tout, oui, avec oui. tout mon amour habibati Vous en êtes qu'est-ce que je vous refais euh, une autre fois si vous voulez si ça vous va Mais je vous sens. demande au dit ce gong je fais pour tout tout le peuple du monde une petite prière et dire dit elle dure 10 secondes Il a il arrive Ismuka shifa'i wa dikuka dawa'i wa qurbuka raja'i وا حبك منيسي ورحمتك طبيبي ومؤني في الدنيا والاخره وانك انت المعات الى العليم الحكيم وانا فاتت هذه الامور for you, your family and your parents. Thank you very much, Ms. It gives me the love, my God. You are the khafiru in the midst of your abdika innahu in the midst of the qiqili muqayyadu